La mort frappe l'oiseau assassiné en plein ciel. Les soeurs qu'on aborde n t emporté des fois des corps. Le bad boy sort quand le porc honore, s'endort encore. Mourir à 30 ans, passer du bon temps, l'angoisse casse l'enfant, fait du frère. Un type arrogant assuré de boire un autre jour sous les coups. Je peux quand même apprécier un coucher de soleil comme vous. Restez lucide si les soucis. s é r i g e à l'horizon, mais vraiment c'est drôle. Ma philosophie est un l i n c e l e s é l è v e v e r s les yeux pour replonger plus tard vers le sol. Vision de cauchemar noir, désert du s a v o i r v o i r l o e n g e d é c h u e m a mises u r le purgatoire. Croire en soi, rien de nouveau sous le soleil. Tu reconnais bien le style des b a d b o y s the Stop! ファッション・ウ・うャノン・オー・ダー・ラ・レジェンド・ヴェンド・テント・アーム・ブランチ・ブランチェ・ラス・デ・トラス・オセント・ウヨン・ル・アー・ファカス・レ・エスト・アー・ スパイスクラシック、atmosphère tendue volcanique、柱、軸、軸、ポスト、ラフィック、タップ、コクール、ラィック、トマト、キッマト、リック。